Merci Pour vous, quelques réflexions qui pourraient bien devenir existentielles. Qu'est-ce qui vous semble être le pire parmi ces énoncés? Savoir que vous ne connaissez absolument rien ni personne, ou savoir que rien ni personne ne connaît absolument rien de vous. Ou pire encore, que quelqu'un découvre votre mort, ou découvrir vous-même que vous êtes mort. Dans le premier cas, il se peut que cela signifie que vous n'ayez jamais existé. Dans le deuxième cas, cela doit vouloir dire que vous n'existez plus. Donc, dans les deux cas, vous êtes perdant. <rire> Tout ce préambule pour vous faire réaliser qu'ici à Réanimation, vous serez perdant, puisque vous n'avez aucun pouvoir et que le seul choix que vous ayez est de subir ce que nous choisissons en termes de programmation et d'intervention. Et que le cas échéant, si vous décidiez de ne plus l'écouter, Cela signifierait probablement aussi que vous n'existeriez plus. Pourquoi? Parce que vous auriez décidé d'écouter une autre station qui vous encablerait certainement de choses encore plus horribles que ce que nous proposons. Et à ce moment, il serait trop tard puisque vous seriez perdu dans la masse et que rien ni personne ne connaîtrait absolument rien de vous. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout s'ils ne peuvent rien pour vous. ピスクウヌネギステパー。プリエポネパズイ survivre。アフォアリ。カスフェア is our fucking business.We are undead, incorporated. カズウィセツオ。ゴ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 Et je ne vous souhaite pas la bienvenue e n cette nouvelle édition de Réanimation en ce 11 septembre de l'heure de Disgrâce 2012. Je suis Dr. Payne p e n d r a g o n et mon a n a c o l i t e comme toujours, est n i l autre que l'horrible gobelin Sinistro. Un a n a c o l i t e c'est bon, ça. Un a n a c o l i t e Un a n a c o l i t e Oh, c'est pas chic. J'ai une image qui me. Ben, c'est comme ça que ça sonnait la p a s s o n Et de... mon a n a c o l i t e de okay. toujours. OK. Tu as compris un anacolyte, Non, non, non, non. Pitié. <rire> j'ai l'habitude d'être un peu d i r é c i e u x mais ne me mets pas des mots dans la bouche que je n'ai pas dit. Va te la pire, va te la pire, la bouche <rire> Grand -mère, es -toi. est tout seul. Grand-mère, tais-toi. Comment vas-tu? C'est pas pire, pas pire. Oui, avec、euh, la fraîcheur qui s'en vient, j'imagine、ah, que tu dois avoir une a c c a l m n e de. b e de... n j'ai juste hâte que ça gèle pour une première fois, puis on va ê te. r Pour avoir la paix des. é n e r g i e s ça va être fini. D'accord. Eh bien, ce soir encore, on a plusieurs choses. Et, et autres aussi. Oui, celle-ci, celle-là, j'en p a s s e c'est des meilleures. Ah, c'est très bon. <coughs> D'ailleurs, toi aussi, je pense que tu nous fais une présentation de、oui, l'université dans et, Pologne. Oui, et plusieurs autres. Et plusieurs autres.、Oui. Euh, moi aussi, j'aurai une présentation un peu plus tard. J'aurai une petite chronique cinéma pour vous. Mais à l'instant, laissez-moi vous informer, bande d'incultes, de ce qui vient passer.、Hein. Ah, bien s û e serait très intéressant. Oui, bien j'imagine pour moi, en tout cas. C'est juste pour toi.、Euh, oui. D'ailleurs, je pense que je vais fermer le micro pour <rire> le garder pour moi. <rire> On vient d'entendre l'excellente formation Death Metal e m o l a t i o n et la pièce Inhuman Form, qui est tirée de la, de, du, du très bon album et dernière parution de la formation Majesty in the Cake, qui est paru en 2010 sur Nuclear Blast. Je crois d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui est en, en préparation pour e、euh, m o l a t i o n Juste auparavant, nous avions des sides et la pièce How can you call yourself a god? Et c'est une question, Sinistros. Ah, je sais pas. Je ne s a s p a moi non plus, je sais pas comment tu peux t'appeler d e m ê m e Tiré de la dernière parution également de cette formation, To Hell With God, qui apparu en 2011 sur Century Media. Sinister, ton cousin. e t oui. Et la pièce Summit of Sacrifice, tiré e de l'album The Silent h a l l i n g de 2008. De l'étiquette, excellente étiquette, Massacre Record. Et d'ailleurs, effectivement, et c'est un cas, Sinister、euh, aura un nouvel album sous peu, j'en reparlerai、euh, quand ce sera le cas, et je le mettrai bien entendu sur le site de réanimation. Chrysan et la pièce Minotaur, quelle excellente pièce! Et、pice. quel excellente album! Quel e x c e l l e n t album, Sergeant Storm, qui paraît en 2008 sur Century Media, et nous avons ouvert avec l'information.、Euh, Euh, montréalaise, québécoise, canadienne, nord-américaine. Planétaire. Planétaire, Cataclysm et la pièce Determined, Wolves of Vengeance, tirée du dernier album Evans Venom, qui est paru en 2010 sur Nuclear Blast. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour ceux d'entre vous qui sont moins familiers avec Cataclysm ou ce qui s'est passé antérieurement, il y a une、euh, assez complète compilation qui est disponible présentement. Donc, je crois qu'elle comporte deux disques Euh, de deux pièges chacune. C'est ce、oh, ça que moi j'allais dire. Deux, de、euh, deux pièges chacune. Non. Non, non, non.、Euh, moi, un petit peu plus tard, comme je le disais, je vais vous parler cinéma parce que j'ai vu des choses.、Euh, pas Très catholique. Ben, pas très catholique, qu'elle soit fort captivante ou moyennement intéressante. Et、euh, un peu plus tard dans la soirée, je. b i e s chose s étrange, s parce que je sais pas si tu as lu ma chronique sur、euh, ce que je présente ce soir. Non, je n'ai pas eu le temps du tout de regarder ça. Ben, je présente quelque chose、euh, que je... qui ne fait pas partie vraiment de m o n Range. h a Ben, i t u l b e quelque chose que j'ai écouté également. Oui, g r a v e d i g g e r Oui. Dernier album, Clash of the Gods. Je suis pas. un très, vraiment porté, amateur. très... dis pas Je ne suis plus vraiment porté à écouter beaucoup de heavy metal à ce plus traditionnel.、Euh, mais celui-là, je l'ai bien aimé, moi.、Mm -hmm. En tout cas, on s'en reparle plus tard.、Oh, oui. Mais toi, à l'instant, je pense que déjà, comme première. Présentation de tes clownesques、euh, horribilités.、Mes、clownesqueries. h o r r i b i l i t é h o r r i b i l i t é oui. é p o u v a n t e r i e、euh, Épouvanteries. épouvanteries. Tu,、okay. nous tu, nous tu nous proposes.、Euh, b e n nouvelle formation euh, germanique euh, qui vient directement de la. De germaine.、Euh, de la gothique. Je d r a i s des Visigoths, finalement. Oui, c'est ça. Des Allemands. Euh, euh, nouvelle formation s'appelle Despise Conquer. Qui m'a、euh, jeté, jeté carrément、euh, sur le derrière. Sur avec, le bien C1.、Euh, oui, sur le bien C1, avec euh, une, euh, un album qui s'appelle Invasion. C'est sous étiquette indépendante, mais avec une excellente production.、Et、ils nous font un genre de death thrash metal, mais qui incorpore des,、euh, des synthétiseurs par moment, mais c'est vraiment flyé, là,、euh, des sonorités vraiment cool. Là.、Okay. Euh, tu, on dirait quasiment. À la limite de l'industriel, ils ont réussi à, à concocter de quoi avec les, beaucoup de séquenceurs et des trucs comme ça, que ça suit le beat. Est-ce、euh, que le reste du band est un band traditionnel?、Ah, C'est du Death Trash.、Oh. Okay, okay. Pur, pur Death Trash, mais ils ont agrémenté le tout comme des, des intros,、euh, des, des petits passages dans les milieux de pièces avec、euh, des, des séquenceurs qui sont, sont beatés sur le. Mettons, c'est 120 bits, minutes,、okay. mais là, tu sais,、right. l t'as les sons d'arpigiateurs qui vont embarquer. C'est vraiment intéressant.、Euh, c'est un album que je recommande fortement,、euh, qui va probablement se mériter soit un 8.5, presque、ou、un 12. Un, ou un 12. Effectivement. <rire>、euh, on va entendre trois pièces tirées de l'album Invasion, soit les pièces Invasion, Casting Skin et Skull Fuck. Euh, on se sera suivi de Body Farm et de Coffin Text qui se rejoignent pas mal dans la musique de Despise de, and Conquer. Alors, on va écouter ça tout de suite et、euh, rincez-vous les oreilles avec du savon et montez le volume. You bet, go!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 Visitez-nous sur mandorestobar.com. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89 1 Je ne vous souhaite pas les billets. Ah、oh、non, c'est bon, on l'a déjà fait.、Ça. Ah ouais? ouais. Voyage dans le temps.、Euh, on a failli vous avoir, hein, bande、euh, Une bande de crédules? Oui, <rire> des crédules. <rire> Qu'est-ce qu'on a entendu comme folerie, là? Absolument rien. Effectivement. Une annonce. On, on, on vient d'entendre une annonce. Oui. Tui-tui-tui. <rire> C'est pour poser ça. Non. Ici, OK. Non.、Euh, on vient d'entendre la formation、euh, American. American? American. Coffin Text, euh, qui, euh, ma foi,、euh, Fait comme ses, ses, ses cousins、euh, Nile、euh, qui ont une tripe très très égyptienne dans le concept. Oui. C'était la pièce Final Transformation et c'est tiré du plus récent album qui a pour titre The Tomb of Infinite Ritual. C'est paru ce Dark Descent il n'y a pas très longtemps. C'est très bon. Très très bon. Oui. Tout juste avant, euh, formation euh, hollandaise Body f o r m avec、euh, la pièce Demons of the Cross. Tiré de l'excellent album Malévolence. Vous pouvez aller lire、euh, mes chroniques sur h u r l e m e n t c o m de Coffin Text et Body Farm. Oui, oui, vous avez le droit. Vous avez juste le droit.、Euh, ça, c'est sorti sur Cyclone Empire plutôt cette année. Et on a eu une、euh, présentation de la formation Despise and Conquer qui nous vient directement d'Allemagne avec trois pièces tirées de l'album Invasion qui est paru、euh, au début juin. Alors, on a entendu d e s pièces Skullfuck,、euh, Casting Skin et Invasion. L'album est tout comme ça, c'est tout excellent. C'est、euh, un bon mélange d'être trash avec des passages de synthétiseurs et d'un petit peu symphonique. C'est vraiment vrai. bon. C'est excellent. Est en es-tu content après?、Ah, heureux, heureux, heureux c o m m e i e p a e t e m p Mais il faut que je te donne quelque chose, toi. Ah, une claque à l gueule. Effectivement,、okay. tu as d e u pour r i n qu'un coup de pierre derrière. Ah, c'est fun, ça. C'est ce <rire> deal. Oui. c'est Non, c'est vrai qu'il faut, faut, faut, faut donner à Sini s t r a u s e malgré le fait que tu ne sois pas très intelligent, là.、Ah, tu n'as、euh, pas tout à voir d'envie, hein? Non, tout s pas grand-chose. Et d i s e à l'occasion, tu me fais découvrir de cho des choses fort intéressantes.、Ah, Les c h o s e s sont juste fort intéressantes. Oui, i s c'est juste à l'occasion. C'est juste à <rire> l'occasion. Non, d'ailleurs, la prochaine chronique que je, veux, que je voudrais aborder est celle du cinéma. Et. C'est grâce à Sinistros, avec quelque peu d'insistance, dois-je le dire, que j'ai découvert cette série télévisée québécoise. Conna... Connaissant ton, ton, ton amour pour le cinéma québécois,、ouais. il a fallu que je me fasse très insistant, effectivement. Mais convaincant, mais ça a marché, h e n、bon, oui. J'ai été finalement piqué par la curiosité de découvrir une série qui date, en fait, de la première saison, dois-je le dire, qui date quand même de 2010, mais qui est très d'actualité et qui porte le titre de Les Rescapés. Moi, c'est Excel. l e n t C'est vraiment excellent, Sinistros, e parce que tu m'avais parlé, ça faisait plusieurs semaines que tu me parlais.、Quelque、que tu avais aimé ça. Oui, que t avais, oui, t avais affaires, aimé、hein. ça, q u il y avait probablement des éléments là-dedans qui m'intéresseraient. Mais,、euh, étant, je dois le dire, un petit peu fermé par rapport à cette, c u l t u r e québécoise au niveau d e la t é l é v i s i e n je peux comprendre, Je peux comprendre,、ouais, ouais. je trouve qu'on a tellement été bombardés de choses qui étaient relativement insignifiantes, là, que, à un moment donné, c'est comme, o u h non, je suis pas sûr, là. Mais j'ai quand même fait, fait le test avec、euh, cette première saison qui comporte, je crois, ces 12 épisodes. 12 ou, ou 13. Oui, 12、euh, ou 13 épisodes, effectivement. Et je l'ai littéralement dévoré. Ah,、oh, o u i c'est fou. C'est、euh, excellent. C'est une, saison, une, saison, une série a i s C'est s o n une qui est créée par、euh, Marc p o u l i n qui met en vedette. Des acteurs avec qui je ne me sentais aucune affinité avant la、ouais, r o y Dupuis, Hélène Dubuis, Tremblay,、euh... Benoît Girard, Maxime g o d e t t Ève Lemieux, Antoine Lécuyer, ainsi de suite. Yann a n g l u n d que lui, je trouve, être, étant l'élément faible de la série. Oui, il n'est pas bon là-dedans. Mais、bon, de toute façon, jamais, je ne l'ai jamais aimé comme acteur.、Mais、je pense qu'il n'est、euh, pas、euh, crédible dans grand-chose, à part des cluneries faire, ouais, c l o n e r i e s pour enfants. Oui, c'est ça.、Bon. Mais c'est une série de science-fiction qui, je dirais, Aussi de qualité et professionnel que q u e s t c e Netflix... qu'on fait aux États-Unis.、Euh, ou ou euh, au en Angleterre.、Oh, ouais, effectivement, tout à、ça. fait. C'est original. Ils n'ont pas, pas misé sur les effets spéciaux non, en、tout. tant que tels.、Euh, sur un scénario, le、ça. scénario est vraiment d'acier. Les acteurs sont excellents. Je pense que la direction artistique est, est, est, menée de main de maître aussi. Parce que Roy Dupuis, on s'entend que généralement, c'est un gars que... Non, il est vraiment non, bon. i、ouais. l est vraiment bon. Il est, e x p r e s s i f dans un personnage. Parce qu'il faut, faut, mettre en contexte les, les auditeurs, c'est que c'est une famille typiquement montréalaise, de 1964. Lui est enquêteur, à la police de Montréal. Elle, elle est évidemment ce qu'on appelait à l'époque m é n a g è r e Avec、euh, trois enfants qui sont entre, je pense, 10 et 18 ans,、euh, dont le plus jeune est très, très drôle parce que c'est un mordu de science-fiction, pis u il voit des extraterrestres、ouais. partout, là. Mais, e u i s avec les stéréotypes, les mœurs de l'époque, c'est-à-dire,、euh, le mari travaille, c'est chef de famille, c'est lui qui décide tout, et les autres, ben, vous écoutez ce que je décide, pis u vous respectez ce que je dis. C'est tout. Mais pour une raison, ce que je ne veux pas expliquer évidemment ici, mais pour une raison qu'on découvre au fur et à mesure, ils sont projetés dans le temps en 2010, toujours à Montréal, au même endroit La même place qui est en fait sur le, le Mont-Royal, Mont au pied de la croix. Et là, c'est vraiment, là, c est, c est vraiment le, le, le contraste des mœurs et coutumes, mais aussi. Des niveaux technologiques qui, en 46 ans, ont considérablement évolué et changé. Ils sont absolument perdus. En fait, c'est eux qui passent pour des extraterrestres à un certain moment donné.、Ah, ouais. C'est loufoque, là. Oui, absolument. Oui, et c'est une série qui est sérieuse, mais il y a beaucoup de clins d'œil humoristiques à travers ça qui sont vraiment bien dosés et qui sont très bien perçus, en tout cas, en ce qui me concerne. Donc, Les Rescapés, je sais, Sinistros, que toi, tu as vu la saison 2. Je ne l'ai pas encore attaqué. Malheureusement, Radio-Canada a perdu son budget parce qu'il était supposé avoir une troisième et dernière saison、euh, qui devait commencer en, en septembre. Euh, présentement,、là? Présentement, oui,、okay. mais、euh, à la fin de la saison 2,、euh, avec les coupures budgétaires que l'on connaît du gouvernement Harper, ben,、euh, la série、euh, numéro 3, trois, la, la troisième saison, ne pourra pas avoir lieu、euh, aux g r a n d s dames des acteurs、euh, parce qu'ils étaient vraiment、euh, attachés à ces personnages-là.、Mm -hmm. C'est une série de qualité, c'est une des, des,、oui. des, des grandes séries québécoises. puis,、euh, à cause de notre super gouvernement canadien qui coupe dans le gros dans la culture, ben. On perd, on perd quelque chose de très bien.、Là. Donc, c'est probablement un projet qui est littéralement avorté pour la saison 3. Il、ah, n'y aura pas saison 3.、Ouais. À moins que. c e s a i t du privé qui décide de. Ben, ça serait souhaitable hein, parce que ça vaut vraiment la peine.、Là. Je pense que c'est. En tout cas, les rescapés, moi, je vous le conseille fortement. Autre chose que j'ai écouté pas plus tard qu'hier e soir, j'avais envie de le voir parce que j'avoue que le premier album. Le premier album. Le premier. Film, m e n in Black, j'avais trouvé fort intéressant. Ben, le 1 et le 2, c'est très bon.、Hein? Le 2 était quand même assez bien, mais le 1 était beaucoup plus、euh, intéressant C'est ça, il était f a t de surprise et puis là. là.、Euh, ben non, effectivement. Donc, je me suis dit, ben, j'ai une chance d'écouter le m e n in Black 3, je vais l'écouter. Qui met en vedette, évidemment, Will Smith,、euh, Tom e l l e o t Jones, qu'on voit à peine, ben, qu'on voit un petit peu au début et à la fin, mais principalement Josh b r o l i n Qui, qui fait, fait le personnage de Kay. De, de Kay, l'agent Kay,、euh... de Kay, là, Kay dans, dans un passé、euh, des années de 1969, je crois. Il tourne encore dans les années 60.、Mmh. Là. Je pense que ce film-là est inutile, honnêtement.、Euh, bon, je ne l'ai pas vu encore. là. Mais, mais encore là. Comme là je ne l'ai pas mis encore en ligne. C'est peut-être subjectif sur, aussi. Remarque, là. C'est toujours subjectif, Sinistro. C'est toujours subjectif. Mais comme j'explique dans la chronique que je vais mettre en ligne demain soir sur le site de réanimation, AD.com, faut, faut que je le dise, p e r c e qu'on v e faire un peu de pub, là. -le.、Ah, ça reste là. c'est ça. je trouve que le sujet de base est intéressant parce qu'on parle de voyage dans le temps. Moi, ça m'a toujours captivé. f i t pour un film de science-fiction, voyage dans le temps, ça peut être intéressant. Mais ça devient assez secondaire dès le départ. il、euh, y a un méchant extraterrestre là-dedans qui s'enfuit d'une prison lunaire. Il est vraiment pas captivant pis u je trouve qu'il est inutile dans, dans le scénario pis u j'ai eu l'impression par moment que les effets, parce que ces films-là sont énormément appuyés par les effets spéciaux, étaient comme de qualité d'il y a quelques années, là. puis, on sait que ça, ça l'a comme évolué de façon quasiment expériente. o u i s o l garde surtout depuis,、euh, depuis l'avènement d'Avatar et, ben,、euh, oui, après ça, avec、sûr. Tintin, où ce que là, r e garde les standards, sont, sont,、Ils、sont, sont, sont rehaussés, effectivement. w e s t Smith, je l'ai trouvé très ordinaire. Euh, Tommy Lee Jones, ben, pour le peu de temps qu'on peut le voir, difficile de s'en faire une idée, quoi, qu'il a assez mal vieilli, je trouve. Par contre, le point fort du film, c'est que Josh b r o l i n est excellent. Il est bon. Il est très bon. Il est très très bon. Il est très convaincant. Pis, u en fait, il réussit même à nous faire croire que c'est vraiment Tommy Lee Jones étant plus jeune. Ah, c'est bon. Mais pour le reste,、euh, moi, j'ai donné un 6. You. Ouais. Fait que,、euh, bref, c'est cela.、Euh, je vous reviendrai avec autre chose la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je vais vous parler de Prometheus. Là, Tu l'as-tu vu?、Ah, je le dis pas. Ah mon petit petit cachotier. Avec mon actrice préférée. En ouais, nous, oui, Noumi Rapace. Oui. Mais moi, j'ai vu la version néo-zélandaise, elle ne joue pas dedans. Ah non. Non, c'est avec Nou Dana n i u a Rapace. Ah, ah elle, ouais,、ça. ok. C'est、ouais. euh, Rap à Nuit. Oui, c'est ça, Rap à Nuit. Donc, je vais vous parler de Prometheus la semaine prochaine et probablement de d'autres trucs aussi si j'ai le temps.、Euh, je vais vous faire ma présentation immédiatement,、euh, moi aussi, à mon tour, de l'album des、euh, Heavy Métaleux, Gravedigger, formation allemande. Album que j'ai apprécié à pleine, à pleine vapeur. Moi aussi. Je et... te r a p p e l l e la semaine dernière, lorsque nous discutions,、euh, je te disais que j'avais comme une certaine appréhension de,、oui. de tripes à. Ça ne me tentait pas d'entendre un album de power metal. Eh bien, non, mes amis, on a droit、non. ici au, au petit frère direct d'Accept.、Euh, si、bien, il faudrait que je, me, je réécoute Accept pour voir si、euh, c'est effectivement le cas, quoique c'est fort possible. On s'entend que ce sont des compatriotes. Bien, mais... on va dire une affaire, ils son, sont son quasiment cousins.、Oui. Mais Grave Degas, c'est quand même une formation qui existe depuis. Des décennies. C'est un des. L'album culte heavy metal breakdown、ouais. et.、Euh, euh... C'est. Ça fait partie, on dirait, des pionniers du heavy metal、oh、aussi ouais, dans ouais. les débuts des années 80.、Ouais. Ils sont toujours restés actifs. Je ne dis pas que c'est le même line-up, évidemment. C'est toujours... le même chanteur. C'est le, le même chanteur, effectivement.、Ouais. Ils sont toujours restés actifs. Et puis, moi, sur... Là-dessus, je suis capable de dire qu'il、euh, y a de l'admiration pour ça. L'album、ouais, est, est très, très bon. L'album est super. Il y a de la, la puissance, il、bon. euh, y a des bons g e f f e s Oui, effectivement. Il y a une petite vitesse de croisière、oh, oui, qui、bon. frise un peu le speed metal old school à l'occasion. Comme à l'époque. Oui, puis j'aime beaucoup la, la, la tournure de ce vocal-là. Il y a un, un vocal moins, moins, oui, moins, moins strident moins, un peu, c'est ça, qui fait plus plein, plus、ouais. guttural. Euh, J'ai beaucoup aimé Clash of the Gods, je dirais à 90 C'est à peu près moi aussi. Moi, je donnerais un bon 8.5 sur 10 facile,、euh, Je crois、euh, que, que、bon. c'est ce que je、ouais. lui ai donné aussi. Je vais aller le vérifier à l'instant. Si tu permets. J'aimerais faire ma chronique cette fin de semaine sur l'album Clash of the Gods. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je veux dire que ça te fout rien, mais moi non plus, j'en ai rien à foutre. J'ai donné un 8 sur 10. Ouais, bon. Bon, dans le fond, c'est un 80%, là, mais、bon, peut-être que je pourrais me réviser avec d'autres écoutes.、Là. Je l'ai écouté quand même 4-5 fois. c e s t s û r et certain, tu as les éternelles b a l a d e s qui sont caractérisées par, le, les metal, par les bandes de, de l'époque, mais même Accept, encore e aujourd'hui,、ouais. en font.、T'sais. Mais ça, j'ai un peu de misère avec ça. C'est t o u ce qu'on me d e n a n d a i t c'est sûr. Mais bref, Clash of the Gods de la formation Gravedigger sortait aujourd'hui. C'est sur l'étiquette Napalm Records. Je vous propose trois pièces qui sont tirées de cette nouvelle parution que je trouve, il semble-t-il q u e l y a i sinistre soucis, fort intéressante. Go! Sinistros chanter les pièces de Gravedigger a Capella. p Ah, c'est pour pire, hein? Oui, en faisant tous les instruments à la fois. Toute la gang. C'est incroyable. Hein? C'est fou, hein? Oh oui. <rire> Comme toi. <rire> Gravedigger est trois pièces tirées du dernier album qui paraissait aujourd'hui, soit Clash of the Gods, paru sur l'étiquette Napalm Records. Il s'agit quand même du 16e album de cette formation-là qui existe depuis 1980. Et à noter que le seul membre original. C'est le chanteur. C'est le chanteur Chris Bolton Dahl, qui était là de 80-86, qui est revenu en 91, e、euh, t puis qui, ben, s e m b l e i t i l e u t i l Et, et, e là depuis.、Hein. Ben, c'est cela. Les trois pièces étant Wall of Sorrow, qu'on vient d'entendre à l'instant, qui était précédé e de Hell Dog, et nous avions ouvert avec、euh, la deuxième pièce, e、euh, n en fait, si on fait abstraction de l i n t r o d u c t i o n God of Terror. Moi, je lui ai donné un huit, comme je disais, puis je pense qu'il mérite amplement cet album-là. Oh, oui,、oh, oui.、Oh, oh. le, pour l'ensemble, le, mis à part la petite balade un peu ouais, plus. ça. Bon, mais je pense que ces bandes-là, ça l u i en prend toujours une.、Hein? Ah, oui, pour faire pleurer les petites madames. Et...、Euh, oui, mais tu penses -tu que les petites madames écoutent ça pour vrai? Ben, je pense que oui. Oui, ça se、okay. peut. OK. J'aurais pensé qu'ils écoutaient peut-être plus les balades à la Scorpions, là, mais. Des、bon, petites madames qui écoutent des affaires un peu plus rough que Scorpions, quand même. Là. Ben, oui, ça, je le sais. Mais、oui. les petites madames, généralement, qui écoutent des affaires plus rough, écouteront peut-être pas des balades. Mais en tout cas, bref. C'est peut-être le point qui m'achale un peu plus de l'album, comme bien l a l b u m de ce genre-là, les petites balades. Mais bon, c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire. Si c e Si t r e n q une u par album, c'est ça, ça. Un... on, on joue ça a juste à skipper quand on、c、est e train de faire ç C'est ça. Donc, c'est un bon album. Je le recommande. Et puis, moi, c'est suffisamment que ça va me faire rétrograder dans leur d i s c o g r a p s Ben, moi aussi, c'est、ouais. spécial.、Ouais. Parce que moi,、euh, le dernier album de d u x autres que j'avais entendu, c'est le deuxième, qui est Witch Hunter,、ouais. euh, que j'avais trouvé moins bon qu'avec Metal Breakdown.、Mm -hmm. euh, mais ça reste qu'avec Metal Breakdown, c'est un, comme on va dire, un putain de classique.、Là. Oui, absolument. Je me rappelle que le Rock Master m'avait fait écouter, il y a peut-être de cela deux ans,、euh, l'album, peut-être.、Euh, Je dirais peut-être The Clans Will Rise Again. Je... Pout, là, c é t a i t dans le cadre d'une soirée là, où la musique était plus en background.、Là. Je ne m'étais pas fait vraiment d'idées, mais j'avais peut-être plus ou moins accroché. Mais là, je me dis, écoute,、euh, c'est peut-être、bon、la peine de retourner en accord. Oui, oui, c'est un très bon accord. Ça va rentrer, mettons, dans les annales de 2012、euh, de réanimation. Oui, certainement, de, oui, effectivement. Maintenant, côté spectacle dans la région immédiate. Ah, bon, on va en profiter en même temps. Oui, on va en profiter, mais、euh, on sait quoi dire et quand le faire. Oui, c'est ça. o、ouais. euh, GP Metal présente le jeudi 20 septembre, soit jeudi de la semaine prochaine, au Rock a f f l i r Stage, une présentation pour tous qui mettra en vedette Mass Murder Messiah, Hellborn, le groupe à Sinistros, et Dire Homan. Il y a Car Chaos aussi. Car c e r Chaos. Car Chaos.、Euh... Euh, c r c h s Car Chaos. i a r c h t a r Chaos. Car c h a o Car c a o s Car Chaos. Car Chaos. Car a o s Car Chaos. Car Chaos. Car c h s Car Chaos. Car Chaos. Car c h s Car c e a s Car m h a o s Car c h s Car c h a s c a c h a c a c o c r c h o s c r c h o s Car c h o s Car Chaos. Car c h a s Car Chaos. e s t là a u s s i Comme je le disais, c'est au r o c k e f é l e Stage je vous dis le 20 septembre, c'est pour tous. Les portes ouvrent à 19h.、Euh, les billets sont en pré-vente au coût de 10$ et 13$ à la porte le soir du spectacle. Et non, on va le dire après quand je vais en f i n i parce que、oui, o n va c e s e r Donc, je reviens avec le bonus de Sinistros par la suite.、Euh, Bleeding Angels présente le vendredi 5 octobre à 19h au r o c k e f é l e Stage les f o r m a t i o n m é t h o s i s et Rima. Fateless, Citizen Vicious et Satanic g l o e Sniffers. C'est à 19h l'ouverture des portes. Le spectacle débute à 20h. C'est pour tous. C'est au coût de 10 en pré-vente et 15 à la porte le soir de l'événement. Trois-Rivières Metal Fest présente évidemment sa d o u z i è m e édition, Metal Fest 2012, vendredi 12 et samedi 13 octobre prochain à la Bâtisse industrielle située au 1760 avenue Gilles-Villeneuve, ici à Trois-Rivières. Un festival. Tous, qui débutera le vendredi 12 octobre à 18 heures. Spectacle, le spectacle à 18 heures. Les portes ouvriront à 17 heures. Et vous pourrez voir vendredi formation suivante. Tral Haynes, Symbolic, qui est un hommage à la défunte formation d e f o n e x p e c t Anonymous, Cephalic Carnage, Barf et g a r g u t s Etant et t qu'au samedi, vous pourrez voir, en fait, on respecte les mêmes horaires. Porte à 17 heures, spectacle à 18 heures. e u a t e r n u m Blinded by Fate, Inquisition, Malakesh, XDO, Chrysian, Septic Flesh et Cataclysm, qu'on a entendu en ouverture d'émission d'ailleurs. Pour les billets, pense-moi-là, un des petits trucs,、euh, Flyers, s'il te plaît. Un flyer. <coughs> oui, voilà. Et voilà. Oui, je suis bien flyer, Vous pouvez vous procurer les billets aux endroits suivants. Et que j'ai-tu de la misère à lire, moi? t aurais-tu besoin de mes lunettes? J'aurais plus besoin de mes lunettes si j'en avais. <rire>、euh, vous pouvez vous procurer les billets sur le, le 3RMF.com, qui est le site de vente PayPal de Trois-Vières Métales. Vous pouvez les avoir chez Long m e d q u a d e Euh, m u s é e d e Nico é t t à Trois-Rivières ici, La Puce Rock à Trois-Rivières, Metal Punk à Trois-Rivières, Profusion Montréal, Vision Rock à Québec, Disque et r u b a n à Drummondville. Bon, donc ça risque d'être une fin de semaine fort intéressante, remplie de bandes que nous autres, on aime en tout cas. D'ailleurs, on va en entendre encore peut-être un autre qui va être. Ça, ça va être le fun, ça, ça va être le fun. Ouais. Ceci étant dit. Bon, on va faire quelque chose qu'on a tenté de faire la semaine dernière. Ouais, effectivement. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Lesquelles? b e n les oreilles des auditeurs. Ah oui. Là, ça va se passer quand que la musique va commencer et non pendant qu'on est en train de parler. Non. Donc, on va proscrire les appels pendant les interventions quand il y aura tirage. C'est ça. Alors, pour vous mériter une paire de billets pour le spectacle de Mass Murder Messiah, Car Chaos. Hellborn et Dire Omen le 20 septembre au stage. Lorsque la musique va commencer, il suffit de téléphoner au 376-51-83. Donc le 819-376-51-83. Premier appel. Non, 666e, j'ai décidé. <rire> tu veux passer le mois ici, t o i Oui, 666e appel lorsque la musique commence. On n'aura pas d'appel. OK, d'abord, on prend les premiers de bord.、Ah, OK. Alors, on va commencer avec un bloc Doom. Alors,、Ouh. quand la noirceur arrivera, quand les premières notes de Electric Wizard et de Night Child a r r i v e r a vous pourrez téléphoner pour vous mériter vos paires de billets.、Je、répète le numéro. 819-376-5183. Let's Doom. Electric Wizard.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 m e s c i fou pour l'écouter. Well! Mais、eh、20h54, c'était-tu assez gras, ça? C'était-tu assez doux?、Ah, c'était-tu assez malsain? Ah, il n'est pas très gentil. C'était quoi? C'était Acid Witch. Ah!、Ouais. Acid Witch, il、euh, avait été une très grande découverte pour moi en 2008.、Euh, Hey, Avec, 2008, j'avais l'impression que c'était l'année passée. L'année passée, on sortait un album aussi. Ah, c'est ça, ok. Mais 2008,、euh, une grande découverte.、Euh, j'avais découvert le label en même temps qui est Hell's Headbangers, qui, à、ouais, la、ouais, fois, ouais.、Euh, ne font que sortir que de petits bijoux malsains.、Euh, c'est très intéressant. Alors, on a entendu Acid Witch avec la pièce、euh, Witch Blood Cult, qui est tirée de Witch t a n i c Hallucinations de 2008. Un、euh... album qui est très gras, généralement. Ben, deuxième... On ne peut pas laisser sur une table.、Là. Non, ça, ça, ça, ça risque de laisser des scènes. Effectivement. p u elle、euh, va dire que même le RTL n'en vient pas à bout. <rire> Puis c'est pas très bon pour une aiguille de table tournante. Pas très, très. C'est pas une vieille aiguille, <rire> C'est une aiguille de, de sapin. Une aiguille de pain aussi, c'est plus dur. Oui, de pain. Oui. On a entendu les Américains de Pilgrim. Tout juste avant, avec un excellent album qui s'appelle Misery Wizard. On a entendu la pièce Quest. C'est paru en 2012、euh, sur un petit label, mais ça a été repris immédiatement sur Metal Blade. Je s e e t i t le petit label, c'était Metal Blade. Non, ça a été sorti sur un label dont j'oublie le nom, mais、euh, ça avait sorti, la 300 copies. Il y、okay. a eu tellement de demandes que Metal Blade a dit Garde, on va sortir l'album.、Euh, ah, très bien. e t on a entendu les anglais、euh, de Electric Wizard avec la pièce de Night Child. C'est tiré de Black m a s s e s qui est paru en 2010 sur Rise Above Records. Très bon. Très bon. Très, très bon. bon. Très doux, mais excellent. Merveilleux. Mille fois bravo. Côté spectacle, <coughs> je perds encore la voix cette semaine. J'espère je que, que je ne fais que perdre la voix. Oui, mais o u b l i e l a pas chez vous quand tu t'en a bien. Non, non C'est pas tout le temps de penser à tout.、Ah, C'est sûr. Côté spectacle à l'extérieur de la région immédiate,、euh, en fait, hier, c'était au Metropolis,、euh, le spectacle de Creator, Accept et Swallow the Sun, et、euh, le Rockmaster me disait que, selon lui, c'était le meilleur spectacle qu'il avait vu de Creator. Ils c h e r c h e r des vieilles pièces aussi, là, puis ben, évidemment du nouvel album. Et q u a a c c e p t s e sont principalement concentrés sur les deux derniers albums, mais c'était très performant. Et c'est le bémol au spectacle. Tout le long du spectacle, là, on parle pour l'ensemble des bandes, il y a eu des gros problèmes de son. Là, des, des channel left, les right qui lâchaient, ainsi de suite.、Là. Donc c'était un petit peu.、Euh, mais généralement, ça a été de, de bons spectacles.、Euh, vendredi le 14 septembre, donc、euh, c'est ce vendredi-ci. Au Foufons Electric, q u c'est le Carnival of Death Tour to,、uh, 2012 qui met t en vedette Arbitrary, Broken Hope, p r e c Ripple Birth, Jungle Rot et Encrust. C'est à 18h. Les billets sont au coût de 25 et 30 taxes incluses via admission. Vous pourrez voir au s e p s u m le mercredi 19 septembre prochain à 19h. Formation Nightwish et Camelot, c a m e l o t t C'est pour tous. Euh, les billets sont au coût de 50 taxes incluses. e t billets VIP billet à la porte à 18h le soir du spectacle au coût de 5 5 100 taxes incluses. Ben, regarde a q u e f o i D'après moi, 5 ça va à peu près à ça. <hein. rire> les billets VIP sont au coût de 100 taxes incluses. C'est pour tous, comme je le disais, c'est disponible via Ticket Pro. e u Pharmacia, Old e v i n t o w n s e n d Project, Catatonia, Paradise Lost et Stolen Babies ce seront le jeudi 20 septembre à 18h10 au Café Campus, au coût de 23 et 28 taxes incluses, disponible via admission également. Le 30 septembre, c'est Morbid Angel, Dark Funeral, Grave et Vadim v a n qui seront au Club Soda, à compter 19h au coût de 28 et 52 et 32 et 91, plus taxes, c'est pour tous, disponible billetterie du Club Soda. Nous y serons. Eh oui! Il y a le Conquerors of the World Festival Tour 2012 qui met t en vedette Septic Flesh et Chrysin, XDO, Malakish Inquisition dimanche le 14 octobre prochain au Café Campus à 19h. Au coût de 20 et 30 taxes incluses via admission. Et nous aurons la chance d'aller voir ici à Trois-Rivières a v a C'est fun, hein? C'est comme la v i l l e C'est cool. <coughs> oui, c'est très cool. Euh, le mardi 30 octobre, 19h au métropolis, c'est Epica en compagnie de L-Storm, l Insomnium, System Divine et Destiny Potato. C'est à 19h, comme je le disais. Les billets sont au coût de 26 et 9, 30 et 43 plus taxes. b i l l e t VIP, elle apporte à 17h le soir du spectacle au coût de 60 et 87 plus taxes. C'est disponible via Ticketmaster. LOVT, Winter Sun et v a r g seront le samedi 15 décembre prochain au Club Soda. Voilà. m e i s ça, on aura le temps d'en reparler. là. On s'entend que le mois de décembre approche, mais quand même pas si près que ça. Ben, en tout cas, j'aime autant que ça s'approche pas trop t r o près. pas、ouais, t o p p r Oui, mais à ce temps-là, il n'aura y plus d'allergie. là. Ah, c'est sûr. Bon.、Euh, continuons musicalement cette fois-ci avec mon dernier bloc de la soirée, qui est relativement long parce qu'on parle d'environ de bien, pratiquement 30 minutes. Iiii... 30 minutes de platitude, ça va être long. l o n g C'est lâché douce. Oui, pas mal. Puis, <rire> t'as vu les choix, hein?、Ah. C'est pas chic, là. Je pense qu'elle passerait pour fun, là. Ça,、oh, ça me dérange pas. Ben, t a u r a s pu dire, ben non, pense-les, c'est bon. C'est du judas. Non, on va entendre des formations qui sont. l a p Oui, mais qui sont quand même un petit peu.、Euh, Moins l a p s Oui, c'est ça. <rire> Comme dans ta boîte. On va débuter tout de suite. Tout à l'heure, Sin Stone nous a terminé, terminé avec Electric Wizard, une formation qui venait.、Euh, C'était une gang d'anglais, d'Angleterre. Ben,、ouais. moi, je vais y aller avec des Français. Ah,、oh, pas des Français. Oui, formation g o u、ouais. g i r a Ah! g o u g i r a qui donne dans un métal euh, expérimental, euh, à la fois, ma foi, éclaté, et que dis-je peut-être même,、euh, s u r é c l a t é s u r é c l a t é Oui. Avec une pièce tirée du dernier album, L'Enfant Sauvage. Non, ce n'est pas L'Enfant Sauvage, puisque je l'ai passé avant,、euh, il y a deux émissions, mais bien Mouth of Color. Tu devrais écouter ça, parce que c'est très bon comme pièce, même si t'es moins,、euh... Moins mathématiques là, dans ce genre mmh, mmh, de truc-là. J'ai entendu r o t t i n Cry,、mmh. s u b t i t l Flesh, Project 8, Behemoth, mais à l'instant, a l o n s y avec、euh, nos cousins de Gogira. Go, go, go!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 s t r a u h As-tu compris ma blague? Oh, elle était bonne. Tu la racontes en nombre? Jésus, Jésus! Bref, on vient d'entendre. Ben, je veux dire, là, il est quand même 21h20, ben, 21h30 maintenant, donc l'émission est dans son dernier segment. Et on vient d'entendre à l'instant les formations suivantes, soit avant la pause publicitaire, l'excellente formation polonaise Behemoth et la très bonne pièce Conquer Hall tirée du très bon album Demi-God. Du bon, du bon label Century Media.、Oui. Ça fait tout un excellent plat,、euh, bien équilibré. Ça fait 5 services, h e n Ça fait 5 <rire> services. The Project 8 est la pièce f o r Our Name in Chaos Eternal, tirée de l'album In Aura Mortis Nostra, qui est paru en 2007 sur Stormvox Record. Je ne connaissais pas ce label-là, Stormvox. Ça dit quelque chose? Non. Je ne me rappelle pas avoir revu ça quelque part non plus. Bref. Ils a i t s c e p t i e Flèche et l a été une bonne pièce d'ouverture d'album Coming、so, so, so, so, so, so, so、In, Lovecraft's Death, qui est paru en 2008 sur Season of Mist. Moi,、bon, j'adore cette bande-là. C'est très bien.、Ah, C'est vraiment, vraiment bon. Qu quelle ambiance hein, qui se dégage de cette formation. C'est i e voir ça live. Ils sont capables de ramener. L'ambiance.、Euh... Je sais pas, je n'ai pas, des... pas eu de bons commentaires、euh, de, du Rockmaster qu'ils ont vus. Je,、si, je pense qu'ils ont vu plus qu'une reprise, puis ils disaient qu'ils pouvaient pas traduire en studio live.、Là. Bon, en tout cas. Ils disaient même qu'ils avaient l'air de jeunes amateurs. Au voler. a C'est à voir.、Euh, nous avions Rodding Christ et la pièce de f a u b o s r Synagogue que l'on retrouve sur Théo Gonia, qui est paru en 2007, sur Season of m i s t également. Très bon album aussi. Nous avions Gojira en ouverture de bloc. q u i e s t la pièce Mouth of c a l a tirée du dernier album L'Enfant Sauvage, paru il y a quelques mois sur Roadrunner et probablement le dernier contrat qu'ils avaient avec cette étiquette métal. Ben, brandu pseudo métal maintenant. Plastique. Quelque chose du genre, oui. C'est cela. Oui. Euh. Ben, sais-tu que je regarde ça vite fait, là? C'est à toi qui incomblera de fermer cette édition de réanimation, mais je veux rappeler les spectacles locaux avant que tu puisses nous empester de tes insanités sonores. Je regarde ça vite fait, là, ça devrait être pas mal poche.、Hein? Une dévastation e f f e c t i v e m e n t GP Metal présente le jeudi 20 septembre prochain au Rock Café Le Stage les formations Mass Murder, Saya, Car Chaos, Elborn et Dire Human. C'est cela? C'est le bon ordre? C'est cela. D'accord. Donc, Elborn, ici, on a un représentant, là. Elborn, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ce que ça veut dire.、Ah, pas grand-chose. Pas grand-chose. Ha <rire> ha ha! C'est un spectacle pour tous de 19h au Rock f e l i Stage au coût de 10 après-vente et de 13 à la porte. D'ailleurs,、euh, nos, euh, tes tirages ont eu un franc succès tout ben, à l'heure. très franc succès. Il y a, il y a eu tellement,、euh, tellement d'appels qu'on que... a pris le premier, et le 666e. Effectivement. Et le 666. Alors, il y a deux paires de billets qui ont été gagnés. Puis là, je pense, moi, j'ai comme anticipé que tes billets de tirages la semaine prochaine, là. Mais... Ben là, il va peut-être falloir s'arranger avec GP Metal. On、euh... verra. Puis、ça a été un franc succès. b e n oui, on a fait un sacré tabac.、Euh, Bleeding Angels présente Metalzis, Arima, <coughs> pardon, Fateless, Citizen Vicious, Satanic Glue Sniffers. Aura café le stage vendredi le 5 octobre prochain dès 20h. L'ouverture、euh, des portes est à 19h, pardon. C'est pour tous au coût de 10$ en pré-vente et 15$ à la porte. Trouve-toi Metal Fest, 12e édition. Vendredi 12 octobre et samedi 13 octobre prochain à la Bâtisse industrielle, 1760 avenue Gilles Villeneuve à Trois-Rivières. Vendredi, vous pourrez voir les formations Trollhames, Symbolic, Unexpect, Anonymous, Symbolic Carnage, Barf et Gorgots. Et tant qu'au samedi 13, les formations Eternum, Blighted by Fate, Inquisition, Malakesh, XDO, Chrysian, Sceptic Flèche qu'on a entendu, et Cataclysm qu'on a entendu également en début d'émission. Donc,、euh, c'est pour tous. Le prix des billets est de. Et c'est vrai, j'avais oublié de dire le prix du billet tout à l'heure. Soir individuel au coût de 35 et le forfait de soir au coût de 60 Taxes et frais inclus、Ils、sont disponibles chez Long m c q u a i d qui est u e mexagnie de musique côté ici à Trois-Rivières. La puce rock à Trois-Rivières. Metal Punk à Trois-Rivières. Nathalie Pedro.、Euh, Profusion Montréal. Vision rock à Québec. Disque et ruban à Drummond. Et sur le www.3rmf.com via PayPal. Tu nous réserves à quoi pour cette clôture d'émission? Ah,、oh, il faut dire notre nouveau spécial! Ah, bien sûr!、Euh, oui, bien s û Une que... nouveauté pour la nouvelle saison de réanimation. Effectivement, on a discuté de ça, s i n i s t r o c et s moi, tout à l'heure, lors du, du CIA, dont nous sommes les deux s <rire> <uniquement, Seulement>, a <ouais. rire>、euh, l u n i q u e morts. Saline e m o r t oui. Et l'anonymité, on a voté pour、euh, vous présenter les derniers mardis de chaque mois de la musique. Ben oui. Ben, faire différent. Hein, hein? c e s t un beau vote, hein? Ben, c é t t une émission de radio musicale, donc. ç a décidé de même, on aurait dû l'avoir tout le temps.、Ah, <rire> tu, malheureusement, <rire> ça débouche pas, ça. Non, on va vous présenter, à raison de、euh, un choix pour Sinistro, c'est un choix pour moi. Comme je le disais, le dernier mardi de chaque mois. Donc, la première présentation sera le 25, Il f a i t le 25 décembre, o u i Le 25, c'est <décembre, rire> ça. Sera chaque le 25. Le 25. 20... <rire> <rire> le 25 septembre, parce que ça les donne également un mardi comme le 25 décembre, <rire> un album, moi en fait,、euh, je dirais certaines pièces extraites d'un album qui nous a influencés dans notre,、euh, notre amour de la musique métal, et ce depuis le début. Donc évidemment, on remonte en ce qui concerne Sinistro, c'est moi, vraiment, vraiment. Fin vraiment, 70, début 80. Début 80, tout à fait. Donc, ce sera, des nouvelles présentations qu'on n'a pas encore établies de vrais noms propres à ce spécial-là qui sera mensuel. Mais, chose intéressante, c'est que le week-end d'avant cette présentation-là, sur le site de réanimation, il y aura notre chronique qui sera a t t a c h é e à cet album-là. D'ailleurs, moi, en ce qui me concerne, Je vais même le faire du côté cinéma. Dans la chronique cinéma, la page cinéma de réanimation, je vais mettre un, un film qui a beaucoup e je sais pas, s pas b e n c'est peut-être quelque chose qui est un exercice qui m'intéresserait de faire aussi. Tiens, ben, je pense que je vais le faire. Fais-le, fais-le. Moi, en ce qui me concerne, le cinéma va partir des années 30, aller jusqu'à. Oh,、ouais, c'est vrai que t'es un, un vieux cinéphile, toi. <rire> oui, tu es commencé très jeune, effectivement. Mais d'ailleurs, je les ai vus même en projection originale.、Hey, c'est une fois, ça! <rire> Non, ben, j a i découvert quelques dizaines d'années plus tard, à peine. Mais, e、euh, ça sera des films qui seront soit les classiques d'horreur de l'Universal, des trucs comme ça, ou aller jusqu'aux années 70. Euh, mais des trucs qui m'ont vraiment marqué dans le cinéma. Donc, on, nous autres, on se propose de le faire conjointement live à l'émission au niveau musical, bien entendu, parce que parlant de cinéma, on、euh, aurait de la misère à vous faire、ah, voir. ç e s i m a g e s o n peut mettre la trame sans n o i Oui, effectivement.、Ah! <rire> Effectivement. Voici d'excellents、euh, passages. De, de, voici un extrait、euh, très marquant d'Exorce Chainsaw Chainsa Massacre. <rire> <rire> <rire> Mais bref, donc, à partir du 25 septembre, et ce, à raison du dernier mardi du mois, nous allons faire une présentation qui est un petit peu flashback.、Là. C'est Tandis Sinistro, c'est top to you! Eh bien, oui, pour、euh, planter le clou dans le cercueil de l'émission de ce soir, nous avons un bloc qui va vous démolir le cerveau. b e n ça doit être déjà fait à cette heure-là.、Ah, Peut-être que oui. Tu juste les on cheveux, va、là. juste passer ça dans le blender. C'est ça. Alors, on va commencer avec une formation de Sept-Îles, Québec,、euh, Canada. Bien, Sept-Îles, Québec ou, du ou Canada, Nord, là? Planétaire. Feast of Corpses avec une pièce qui s'intitule Autopsy of a Rotten Corpse. Et nous aurons également du Hypnose, Keta, Perversion et Vomitory. Alors allons-y tout de suite avec Feast of Corpses, Autopsy of a Rotten Corpse. Go! The assistant va f a i to m a k e t h e f i r s t incision. In any autopsy, the classical way of beginning it is by making a Y-shaped incision, starting on the chest and then extending downwards to the、uh, pubic area. Et possiblement, vous et... venez d'entendre le KO avec un grand K. Oui. <rire> et c'était la formation polonaise Keta avec la pièce Blob. Ça a l'air, c'est sûr, ça, ça fait le Blob. Oui, et si ça a l'air de ça, le Blob, ben, je ne veux pas le rencontrer. C'est spécial. C'est tiré de l'album, excellent album en passant, Second Sight. Si vous êtes des amateurs de, de fusion.、Euh, Fusion métal, dette,、euh, un peu très progressive et très jazzy en même temps.、Mm -hmm. On a eu、euh, les, les Hypnos e de la République tchèque、euh, avec la pièce Burning Again, In of Eternal Fire. C'est tiré de Heretic Commando, Rise of the New a n t i c h r i s t C'est paru chez Einheit Production s、euh, de 2012. Ben oui, on dirait,、euh, on dirait une annonce de.、Euh Va-tu dire comment il s'appelle, lui?、Euh, Pérus. Ah, ben oui, Yogi, r e l u n Flobich. Ouais. Et on a eu a Feast of Corpses avec Autopsy of a Rotten Corpse、euh, sur l'album Sudden Death de 2011. Il était sur étiquette Independent. 21h54, et puis, ben, on a à peine le temps de vous laisser sur une dernière pièce. Et on va terminer avec、euh, une pièce de Perversion qui nous vient des Émirats Arabes Unis, avec une pièce qui s'appelle The Great Deception. C'est tiré de Pillars of the Enlightened. C'est 2012. Un excellent album. Voilà. Et la semaine prochaine, je n'ai pas décidé ce que moi je ferais de mon côté. Je pourrais arriver avec un. Spécial de dernière minute, je n'en ai aucune idée, mais allez consulter le www.reanimationadd.com, vous le saurez au courant, peut-être même à partir de demain, ne sait-on jamais. v o s podcast, s la semaine dernière, est en ligne depuis ce soir, je crois. Oui, c'est vrai, je l'ai mis en ligne ce soir. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve et d'ici là. Allez tous vous faire foutre! Go!